Eh bien, dès demain matin, on sera présents sur le terrain et puis on va aller convaincre euh, un à un euh, les électeurs, à la fois ceux qui ne se sont pas déplacés parce qu'ils n'y croyaient plus. On va leur reporter ce, ce message d'espoir et, et de changement. On va aller voir aussi les, les électeurs qui n'ont pas voté pour nous au premier tour pour leur dire qu'avec nous, ils peuvent nous faire confiance et qu'on portera euh, le programme qu'on a acté ici euh, localement avec des représentants de toutes les sensibilités de la, de la gauche et de l'écologie. Et c'est un programme qui répond aux aspirations euh, et aux besoins de notre de notre circonscription, mais aussi euh, à cette envie de, de changer de politique euh, au niveau national. Notre... Et on se battra jusqu'à jusqu'à vendredi euh, minuit euh, pour que dimanche prochain, on se retrouve ici avec euh, une nouvelle sensibilité qui représente la 4e circonscription après 35 ans de, de droite ou, ou de centre.